Muy buenas tardes, estimados amigos de los Mochis. Mi nombre es Alejandra Trasviña y yo soy la nueva co-conductora del Tren de la Música. El conductor me ha ofrecido una oportunidad de conducir el tren con él y, pues, he aceptado. Yo estudio Relaciones Comerciales Internacionales y hoy es mi primer día atrás de un micrófono. Por favor, les pido un poco de compasión. Sí, cómo no, no hay problema. a <risa> j El tren de la música es un programa muy interesante que la UDO y el señor Daniel Fouché nos brindan todos los sábados y también los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y sin tardar más, empezamos. Bueno, Alejandra, muy bien la introducción. Me da mucho gusto de ver que no tienes miedo del micrófono. Y gracias por acompañarme en el tren esta tarde. Aujourd'hui, nous avons élu pour vous, chers auditeurs du train, une dame qui se passe d'introduction, car elle est connue à travers le monde entier et elle s'appelle Madame Jacqueline François.、Et、elle nous tiendra compagnie durant tout le voyage d'aujourd'hui. Et pour débuter, qu'est-ce qu'elle va nous chanter? i y m n e à l a m u r Magnifique, écoutons-la. c い強い強 l 強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強 u 強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い強い n t 強い強い a い強い強 Mes m a t i n tant mon corps frémira sous tes mains, q u i m p o r t e les grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais même blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. J'irais loin de ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un Jour, La Vie t'arrache à moi. Si tu meurs, Que tu sois loin de moi, Peu ma part. e m'aimes si tu どう e La deuxième chanson qui fera suite à notre programme est aussi très connue et a été traduite en plusieurs langues et s'appelle Fascination. Tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent, dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. Tu seras toujours mon amant et je crois à toi. Comme au bonheur suprême, je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi.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 もう、本音は不敗。Je te fuis p a r f o i mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi! C'est plus fort que moi! Je Est-ce ma faute à moi Oui, sera la prochaine chanson qui est sur la liste de notre programme de cet après-midi. Et encore une fois, elle sera chantée par notre chère vedette Jacqueline François. Et le titre de la chanson c est Est-ce ma faute à moi Moi. Et surtout, ne dis pas un mot. Ce soir, c'est la dernière fois que nous chantons notre duo. Voilà, c'est bref et c'est brutal. Non, je ne pourrai plus rester. Évidemment, ça te fait mal. Mais je te dois la vérité, Est-ce ma faute à moi. Si j'ai connu d'autres caresses, si j'ai connu d'autres ivresses, si j'ai tremblé. d'autre bras Est-ce Ma faute à moi lorsque tu me dis des mots, de tant si je ne sais plus les entendre, s'il me les a dit avant toi. b も、手を te trouver plein de charme et reconnaître ta douceur même q u a n る tu m'aimes avec des larmes ton bonheur ne touche pas mon c をつくる力をつくる力をつくる力をつくる Je l'aime encore plus que toi. Oui, il faut continuer avec le train. J'aime Paris au mois de mai. Et la prochaine composition sur le plateau est avec nous, toujours Madame François. J'aime Paris au mois de mai. <t 'en> Qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai. Quand l'hiver le délaisse, quand le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés, j'aime sentir sur les places. Ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe, il me plaît à me promener par les rues qui se p r o f i l e n t à travers toute la ville. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a r a m e n é comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai. La scène qui l'arrose et mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit la ville soudain s'éclaire de mille lumières il me plaît à me promener contemplant les vitrines la nuit qui me fascine j'aime j'aime Paris au mois de mai Cette chanson date des années 40-50. Je crois, car moi, j'étais encore petit quand j'écoutais Jacqueline François. Mais ces chansons sont restées gravées dans les annales de la chanson française. Et vraiment, on est toujours content et transporté quand on reste à les écouter.、Hein? Elles sont toutes belles, les compositions, ou plutôt les interprétations de cette chanteuse. Écoutons-la, chanter celle qui va suivre. Et、elle s'appelle À la fête d'un roman d'amour. Non, non, ce n'est rien, vous tous qui m'aimez bien. Ne vous inquiétez plus de ma santé, c'est superflu, je n'ai besoin de rien. Non, mais pour ne plus rien vous cacher, c'est bête, je sais.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 Un peu plus qu'avant. Si mes doigts sont nerveux, c'est qu'on fait ce qu'on peut à la fin d'un roman d'amour. Si je ris parfois sans raison, si je bois plus que de raison. J'oublie mes amis, c'est qu'il en est ainsi à la fin d'un roman d'amour. Je me sens dans la rue toujours s e u l quand la foule envahit la cité et mon ciel reste noir quand s é t a l'un e soleil d'été. peu t o p si parfois je parle un peu haut, et si je suis é m u par les chansons des rues où l'on s'aime toujours, toujours. Croyez-moi, cette vie. Stupide ne parvient pas à combler le vide. On ressent nuit et jour à la fin d'un roman. De... La scène e t i o n rivière qui t t e v a Paris et Jacqueline nous la chante avec tant de passion et d'amour. Écoutons-la chanter la scène. La scène est aventureuse de Châtillon à Mairie, puis son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse, de Juvisy à c h o i s i pour aborder l'âme heureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle roule, o u c coule, coule, dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule. De ses quais fleuris. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras d o cils e au sourire du roi Henri, indifférente aux idylles de la mairie de Paris. Elle court vers les idylles des amants d e s tuileries. Elle roue coule, coule, coule, du pont-neuf jusqu'à p a s s y Elle est s o u l e s o u l e s o u l e au souvenir de Bercy. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit. Si ç a marche l est zigzagante, c'est qu'elle s grise à Paris. Mais la scène est paresseuse, en passant près de Neuilly. Ah comme elle est malheureuse de quitter son bel ami Dans une étreinte amoureuse Elle enlace encore Paris Pour lui laisser généreuse Une boucle à Saint-Denis Elle recoule, coule, coule Sa complainte dans la nuit Elle roule, roule, roule vers la mer où tout finit. Elle chante, chante, chante, chante, chante l'amour de Paris, car la Seine est une amante et Paris. d'Ordan. Le ton va changer avec Jacqueline car la prochaine chanson est sur les lavandières du Portugal. Elle s nous chante n t comment elles font ces lavandières du Portugal quand sur les bords des rivières elles lavent leur linge en chantant et aussi dansant au rythme de l'eau qui coule. C'est une très belle chanson, écoutons-la. Les lavandières de Portugal. Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celles de la rivière, de la ville de s e t u b a l Ce n'est vraiment pas des lavoirs où elles lavent, mais des volières. Il faut les entendre et voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes, on pourra se passer e s t a p a Dormira mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il e s jeune s et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au x teint frais. Oui, mais si c'est un v a n u p i é ou bien même quelques vieilles Hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée. t a n t q u il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Quand il y aura du linge à laver, des hommes, on pourra se passer. Le soir, Les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, tel des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur s refrain s et leur s pas feutré. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes, on pourra se passer. e t a v a n t d'aller à notre petite p a u s e pour identifier la station, nous demanderons à Jacqueline de nous faire écouter. D'une très belle mélodie de son répertoire qui nous parle de Paris. Et le titre de la chanson est Mademoiselle de Paris. On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite et main, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chemins Elle chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas. La m Demoiselle de Paris, il fait beau et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. Mais le cœur d'une enfant de Paris, c'est pareil au bouquet de violettes. On l'attache au corsage un samedi, le dimanche on le perd à la fête. Adieu guinguette, adieu garçon, la voilà seule avec sa peine. Et recommence la semaine, et recommence la chanson.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 Mademoiselle de Paris, trois petits tours, un bonjour, elle oublie qu'elle a p l e u r é d'amour. Elle vole à petits pas par essai, elle court vers les Champs-Élysées et donne un peu de s a n g déjeuner. Au x moineau x des Tuileries, elle se redonne. Elle sourit, et voilà mademoiselle de Paris.